Dernier, Sinistros et moi étions en pleine expérimentation de retour à la vie post-mortem sur un spécimen qui comportait toutes les caractéristiques du parfait candidat. Bref, un pourcentage de réussite quasi assuré. Lorsque je fus prêt d'effectuer la dernière manipulation, c'est-à-dire au moment d'enclencher la commande du générateur électrique, au moment où j'allais abaisser ce foutu levier, Sinistros s'écria Non, maître parce que maintenant il m'appelle maître. N'enclenchez pas le levier! Et moi de lui demander pourquoi donc? Il me répondit qu'il avait oublié quelque chose d'important. Moi de lui demander quoi donc encore, ignoble gobelin? Et lui de me répondre, je crois que j'ai replacé les organes dans le sens inverse, maître. C'est alors que je me suis approché de lui, en frais très près de ses immondes pustules qui couvrent son visage, et de lui dire ceci. Sais-tu, sale crétin, qu'un corps réanimé subit un choc hors du commun? Et que la première réaction, lors du retour à la vie, est le vomissement. Donc, avec les organes à l'envers, je te laisse imaginer les résultats. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et surtout son assistant, parce que imaginez si nous pratiquions dans le facelifting. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. The Sphere Is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I fucking said so. Go!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 I fucking Dr.Pain is fucking am Pendragon and c'est sinistrous. he Ben oui, moi-même. アンファキング・ドクター・パイン・パン・ドラゴ e アンイ・エスファキング・シ e Mais... L'important, c'est d'être en, en furaxerie. Oui, et l'important, c'est la rose. Hey, on a de la nouvelle technologie ici. Je e Qu'on a appris à utiliser. Oui, on a un afficheur.、Euh, on a un afficheur. Oui, on, on a un afficheur sur le téléphone. Hein, ce qui nous permet de, de ne pas répondre. C'est pratique. <rire> parce qu'on n'est pas gentil. C'est le fun parce que le téléphone ne sonne pas. C'est juste une petite lumière qui allume ce pâche l a u i juste pipi-pipi-pipi. Ça fait p i t p i t p i Tu f a i t que, pipi -pipi. ah non,、euh, c'est beau. Pipi-pipi-pipi. <rire> Lumière que <rire> pipi, -pipi, pipi. Hey, comment vas-tu? Bien, Ça va assez bien. Oui. Oui, ça va assez bien. Ce que je trouve un peu dommage quand on se ramasse avec des fins de semaine un peu plus longues comme ça. C'est si... très belle comme on a eu. Très belle aussi, côté température, c'est que ça me déboussole tout. Moi, là, aujourd'hui, là, j'avais vraiment pas l'impression que c'était ce soir qu'on faisait ç o Non, n non, non, moi aussi, je me suis dit q e é t a u n d i c'est ça. C'était toute la journée.、Fait、Surtout、euh... avec la journée qu'on a eue avec de la flotte、euh, par-dessus la tête.、Euh... Ouais, ben, c'est correct, là.、Euh, mm. Ça en prenait, là.、Euh, c'est sûr. Faut, faut faire pousser les petites plantes. Ouais, t'aimes ça, tu a s f a i r couper ton gazon, l e i Non, non, je l'ai o u e x c u s e z m o i Ben, je sais pas ce que j'aime le plus, honnêtement, là. Mais, e n plus que j'ai eu à le faire deux fois en trois jours. Donc, c'est signe qu'il est ensemble. sur Et tout fait son asphalte. Tu vois? Ouais, et puis le problème. Ah, ben, c'est une idée comme une autre, mais c'est un peu plus mal quand tu tombes, là. Oh oui!、Euh, tu vas apprendre de ne plus jamais remettre les organes dans le sens inverse, j'espère. Non, j'avais pas vu ça, de cet angle-là. Non. Ben, justement, l'angle <rire> dans lequel tu étais était très mauvais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il sentait la paperman, d'ailleurs.、Euh... Euh, oui, un peu, peut-être même le boulet m i t e Avant la pause publicitaire, on a entendu la formation、euh, Motorhead. Tu connais Motorhead? Non. C'est une formation qui existe depuis deux ou trois ans. Ah, c'est bien. Qui en sont à peu près à leur t r e n t i è m e album. Oui, prolifique. <rire> oui, beaucoup. Un par semaine, je pense. C'était la pièce I Know how To Die que l'on retrouve sur The World Is Yours. Très après... bon album, très Effectivement. Bon album. Beau vinyle aussi. Oui, beau vinyle en CD. Beau vinyle en CD. C'est ça. ça c'est un peu dur d'amener le vinyle ici, c'est un peu inutile. <rire> mais très belle édition en vinyle. Paru en 2010 sur、euh, l'étiquette EMI. Juste auparavant, nous avions、euh, quelque chose qui date quand même d'un certain, vite、euh, de même, je dirais,、euh, une vingtaine d'années ou pratiquement. Hand Tomb est la pièce Rotten Soil que l'on retrouve sur l'album Wolverine Blues qui est paru en 1993 sur E-Rake. C'est un album qui est un peu bizarre, je dois dire,、euh, Wolverine Blues. C'est pas tout, tout bon, mais il y a des bonnes pièces. Mais la pochette est tellement hot que ça valait la peine d'avoir l'album.、Euh, juste auparavant, nous avons c o r r u g e i o n of Conformities.、Euh, là, je suis un triple de Corrigan, c o r r u g e i o n c'est ainsi, là. Et la pièce、euh, Heaven's Not Overflowing, pièce d'ouverture de l'album Deliverance, qui est p a r i o d en 1994 sur l'étiquette Columbia. Et à cette époque-là, c'était M. Pepper Kinnon, qui était、euh, le deuxième guitariste et chanteur principal de cette formation. Ça a fait une sacrée belle job pendant les années q u i était e n là, je dois dire.、Euh, euh, je dirais probablement cinq albums, je crois.、Des、très bon musicien, qui joue aussi avec Down, entre autres.、Euh, down ou Down? Down, down. avec、euh, f i l i p e Anselmo.、Oh. C'est un,、bon, euh, un bon guitariste groove,、euh, une bonne voix aussi. Nous avions une très bonne pièce de la formation Orange Goblin et la pièce Red Tide Rising, pièce d'ouverture également d'album, dernier album, Analogy for Damned, qui est paru en 2012, un peu plus tôt, cet après-midi. <rire> Tantôt. Il y a quelques minutes. Sur Candle Light Records, nous avons ouvert avec l'excellente pièce de Cathedral, Open Mind Surgery. Tiré du du EP A New Ice Age, qui comporte uniquement deux pièces. Ouais, la tournée est bonne dans la table.、Wow, mmh. C'est vraiment, vraiment bon. Paru sur Rise,、euh, Rise Above Record. Bon p e t i l a e l Et cet album-là ne se fait pas en CD. Il se fait, il se fait uniquement en cassette. p o g n é r pour a c o e t e r des cassettes. Oui, des cassettes h 8 pistes. En plus, c est、ouais. le fun. Non, il ne, fait, il ne se fait qu'en vinyle. On n rien je, contre ça, moi, finalement.、Ah、non, non, moi non plus. Mais j'ai dû faire un transfert, évidemment. Pour être capable de le passer ici, parce que je me sens entêté pendant une couple de fois à vouloir mettre un vinyle dans les lecteurs. i l y a toujours un bout qui ne rentre pas. J'ai essayé ça une fois dans mon char, puis il m'a dit. Ça ne lâche pas non plus. C'est fatigant. Tu te fous tous deux les claques, les, avec la pochette, p u i ça prend de la place. Oui, c'est ça. o n avait-tu autre chose de plus intelligent à dire?、Hein? Finalement, non. Non. On va savoir la semaine prochaine. Bonjour. Euh, donc, euh, ceci étant dit. Euh, on a une émission encore relativement chargée parce que moi, tout à l'heure, je vous présenterai, comme je l'ai dit la semaine dernière, une exploration un peu plus approfondie des dernières apparitions de、euh, a p p a r i t i o n s de Moonspell. Sinistro, ça, je crois, deux présentations à nous faire ce soir, si ma mémoire est bonne. m、eh oui, a mémoire, mémoire est pas très est... bonne d'ailleurs, je... je veux dire. Mais... Oh boy, est... que c'est ça! Ah non, tu ne passeras pas ici, <rire> ça ici. <rire> ça,、ah, ça non plus. pas p a Non, pas s Bon, finalement, o n va m e n aller Ah, bien, j'ai gagné mon point.、Euh, et je vous parlais de cinéma tout à l'heure aussi parce que j'ai vu quelques trucs、euh, malgré cette fin de semaine fort chargée. J'ai réussi à a voir quelques films,、euh, ma foi, par moments très intéressants et d'autres、euh, corrects. Donc, il est 19h35, admettons. Qu'en penses-tu? Parce que Je ne la vois pas vraiment d'ici. Ben, D'ici, moi non plus, mais admettons.、Ah, admettons qu'il y a t ça. Et toi, qu'est-ce que tu nous entretiens? b e n j'ai d é couvert une fois. En... De quoi nous entretiens-tu? De quoi? De, de quelque chose. Ah, OK. Habituellement, je prends un très fin connaisseur en frais de métal de la France. Métal français. Moi non plus. Un grand connaisseur, mais j'ai découvert quelque chose. Mais t'es pas un grand connaisseur tout court. Non, c'est pas grave, c'est pas important ça. Ah, c'est ce que je disais. Ça,、so, ce, ceci est une autre histoire. Vous qui est très longue et très plate. <rire> très, très plate. C'est comme l'histoire de la planche, ça, finalement. De la planche, oui, c'est ça. Très longue et très plate.、Euh, formation qui donne dans un death metal que tu devrais adorer,、euh, un death.、Euh... Ah, j'aime plus ça. T'aimes plus ça. Fini. Terminé. Moi, j'aime juste.、Euh... J'aime juste maintenant.、Euh... Ah, t'as viré Black Metal. Non,、oui! non, j'aime juste、euh, Rudolf Valentino. Ah, c'est bon Formation qui s'appelle Gorod,、euh, qui, comme je disais,、euh, fait dans un death metal、euh, mi-technique et mi-brutal.、Euh, c e s t le fesse dans la mythe, c'est très excellent. Avec、mm -hmm. un album qui s'appelle A Perfect Absolution. C'est paru sur Listenable Records en mars dernier. Okay. C'est un dette guttural? Ou... Oui, oui, ça gutture.、Ouais. Ça, ça, ça gutture <rire> amplement. D'accord.、Euh, on va entendre deux pièces、euh, tirées de cet album. Les deux premières, donc、euh, Birds of Sulphur et Sailing into Earth. Ça sera suivi de Voddenfire et de Vader. Oui, la pièce de Vader, c'est un excellent choix. Oui, excellent choix, effectivement. Alors allons-y tout de suite avec la formation française Gorod. C'est parti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 セフウ89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation en ce 22 mai de l'art de 10 g r â c e 2012. Ça, c'est au cas où vous auriez manqué vraiment le début de l'émission. Puis au cas où vous auriez manqué la première intervention, on a un afficheur maintenant. Oui, on a un ben, afficheur. On a toujours eu un afficheur, mais c'est parce qu'on répondait au téléphone. Non, non, on a toujours eu un afficheur. C'est que là, on vous l'annonce qu'on a un afficheur. Non, on vous le dit, là. <rire> là, on vous le dit, le téléphone, il ne sonne pas. Il fait juste flashouiller. Ouais. Fait qu'on ne le sait pas tout le temps. Fait、en、que quand on voit votre nom sur l'afficheur, si ça nous tente de répondre, on va répondre. Moi, là, je pense que t i e n s pas de te faire des amis, toi, là. Non, mais ça dépend. Mais c'était pas le but! Bon, OK. Qu'est-ce <rire> qu'on vient d'entendre? <rire> c'est tatoué. Ah, c'est moi, OK. Ben. Donc, je t'ai accompagné <rire> d'un ami, moi, là. Ouais, ben, tu et... vois, t T'es accompagné à le fait d'essayer d'en avoir, là. Non, de plus d en avoir, je ne sais pas. Je te le dis, tu n'as jamais eu.、Ah. Tu peux arriver le problème tout de s u i tu e t n'as jamais eu. Yes. Par contre, t as beaucoup d'ennemis. Maintenant. Yes. <rire> bon. u n autre yes. Go. On vient d'entendre la formation polonaise Vader. Ah, C'est tellement bon. Oui, avec la pièce、euh, Come and See My Sacrifice. Sacrifice! Ah, ben oui, sur ton chandail, c'est marqué Sacrifice. Sacrifice, ben, c'est parce que ça, c'est un, un patois. Ah, ben sacrifice. Oui, voilà. Et c'est tiré de l'album Welcome to the Morbid r e i c h qui est paru en 2011 sur Nutéor. Je suis obligé de te reprendre parce que c'est vraiment Welcome to the Morbid r e i c h r e i c h r e i c h C'est ce qu'eux、euh, euh, chantent pendant.、Euh, cette... Welcome to the Morbid r e i c h Oui, effectivement. Ben, c'est pas moi qui l a dit. Non, Mais、sûr. les deux se disent.、Là. OK. Oui. b continue. r Tout juste avant, nous avons eu la formation anglaise v a l e n f i r e o a i s s p e r o n Avec、ça. Cathedrals of the r e、euh, d C'est tiré de A Fragile King de 2011, qui est apparu e sur Century Media. e y sais-tu quoi, Sinistro? Pense je passée,、euh, non, pense que cette pièce-là, je l'ai passée la s m n e passée. Non, je pense que c'est pas celle-là que t as passée. T'es sûr? Ben, même si c'est celle-là, who cares? I don't. Ah, c'est ça.、Okay. Alors, de toute façon, <rire> c'est pas grave. <rire> <C 'est... rire> si f a e m e n t on a des téléphones, ben, on répondra peut-être. On est un afficheur. On est un afficheur. Si c'est marqué v a l e n Fire,、euh, on répondra p u i on s'excusera. C'est ça. Et on a eu la formation française Gorod avec deux pièces tirées de plus récents albums qui s'appellent Perfect Absolution. C'est paru sur Listenable Records、euh, en mars 2012. Alors, on a entendu、euh, Sailing into Earth et Birds of Sulfur. Ouais,、ah, c'était cool, ça. c e s t excellent. Ouais, c'était pas mal cool, ça, effectivement. Surprenant, par contre, de. Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que les formations françaises, généralement, s'adressaient pas nécessairement à ce genre de death metal-là. Puis, ça fait le job. Ben, moi, j'ai toujours eu.、Euh... C'est Peut-être un genre d'idée préconçue sur les formations françaises comme étant、euh, du black crasseux et u l t o a i r e a u r e s Mais non,、euh, il semble y avoir.、Euh, C'est il... comme le, le, le, le death trash de Norvège. C'est en pleine explosion, ça. Il y en a énormément ouais, de bonnes ouais, choses sent bien, qui, sent bien. qui ont. Ça s'en t ç i e n comme, je ne dis pas qu'ils ont délaissé le black metal, là, mais qui ont. Il y a des bandes qui ont dit、oh, on va faire autre chose. Parce que si on prend Gojira、euh, en France, c'est une formation. Qui est quand ben, c'est、euh, culte, là. C'est une, une grosse culte, formation, puis ça、ouais. donne pas dans un black crasseux, non. Ben, non, ça, tout donne tout, dans, là, ça donne quasiment dans du mishouga, ça, là. Tu sais, il y, y, y a des formations comme Dongortub,、euh, qui est française, que j'ai connue il y a quelques années, qui donne un, un dead metal technique、euh, où, tu sais, c'est quand même bien. Là, Mais j'avais vraiment, j'étais encore vraiment sur l'impression que les b a n d s metal français donnaient beaucoup plus dans le black. Mais Dans le black crasseux, surtout ouais, crasseux, o、ouais, u、ouais, ouais. dans les années 80, ben, il donnait dans un Lé métal, le sortilège et, ça, et ça. compagnie. Oui,、ouais. euh, ouais, effectivement. Il faudrait peut-être peut creuser un petit peu plus. Tout、euh, à、euh, fait. Ah, ben oui, écoute.、Euh, mais il <rire> y en a tellement. Il y a tellement. Ouais, sûr, sûr, oui, c'est ça.、Bon. Euh, Alors, c'était mon, mon bloc de d e a t metal,、euh, juste pour vous saigner les oreilles à souhait. C'était correct, ça.、Ah, c'était correct, ça. Oui, oui. Hey, j'ai écouté des firmes. Ben, moi aussi. Tu vois? Dont un que tu m'as. T'as eu l'amabilité de, de, de me prêter pour、euh, écouter. Et quand on a terminé le film, on s'est regardé, moi et ma conjointe, et, hein, pas déjà fini. Qu'est-ce que t'as écouté? The Devil Inside. Comment t'as trouvé ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça excellent.、Euh, tu sais, je suis pas un tripeux de caméra à l'épaule, mais là, ça, c'est amusant. Il e s t pas、fait. achalant, lui, hein? Non, non, pas en tout. C'est même, c'est dérangeant. Oh, fond, effectivement. C'est vraiment dérangeant, là.、Euh... Le petit bout où le prêtre se tire une balle, je trouvais ça un peu plate, là, parce que je trouvais ça ordinaire comment c'était présenté, là, mais、euh, le restant du film, c'était assez capoté.、Pis、ce qui est encore plus,、euh, je dirais, dérangeant dans l'histoire, c'est que c'est tiré d'un fait réel là, qui encore insolves mystery. Il y a un si site、euh, de r o s s i f i l e s c o m qui n'est pas reposant. Moi, je lui avais donné un 8 sur 10, toi, tu le coterais c o m p l è t e e n t Ben, 8 parce que c'est pas assez long. C'est vrai que c'est pas c h i a n t parce que c'est quand même 60, juste 75 minutes. Mais c'est ça.、Ouais. Ben, parce que point de vue historique, ben, point, de vue, point de vue montage, point de vue tout, c'est vraiment petit de voir que ces Moses d'entité-là, il y en a multiples, là, ben, oups, ils y, sautent dans y, font des transferts.、Ouais. Ah merde, c'est ç、ouais, Oui, oui, effectivement. Ben, en fait, tu sais qu'initialement, il, il n e d u r e que 75 minutes pour une raison fort simple ça devait être un, un court-métrage de l'ONF. Si, <rire> oui. Mais devant le sujet, ils se sont,、euh, Révisés, ouais. C'est <rire> ça. Non. C'est un très bon film, effectivement.、Euh, moi, j'ai écouté autre chose de très bon, qu'il y avait longtemps que je voulais voir. Et c'est un film de James Watkins, qui met en, en vedette Daniel Radcliffe. Qui est Daniel Radcliffe, si vous ne le savez pas, ben, c'est Harry Potter. Mais il donne pas dans un Harry Potter, Pas là, -là. du tout, du tout. Le film, c'est The Woman in Black, qui est un film d'horreur, hantise. tout ce qu'il y a de plus, horreur, hantise. C'est très gothique, c'est très bien reconstitué, pis u grosso modo, il joue le rôle de Arthur Kips, si je ne m'abuse, ouais, qui est un jeune avocat, qui a pour、euh, mandat de se rendre sur, dans un village, évidemment. Quand Tu parles le village anglais, il y avait beaucoup de trucs qui étaient reculés, pis u、euh, Il、euh, y avait à peu près juste les, les, les 10, 12 voisins, là, qui se côtoyaient, mais après ça, le reste les, du monde n'existait pas, là. Pléage de consanguin, on Ou, a vu. Ben, peut-être <rire> pas à ce point-là, mais pas là. Ben, bon,、ouais, ça, c'est. Pas loin, Pas、là. loin. Et,、euh, d'aller、euh, régler euh, une succession testamentaire pour une dame qui s'est, e、euh, n l e v é e la vie, mais qui est morte.、Et、il se rend là, et finalement, il se rend compte qu'il y a personne qui veut l'aider parce que le foutu endroit où il doit aller est réputé comme étant hanté. Mais chose, je dirais intéressante dans le film, contrairement à d'autres sujets où ce on dit, ben, la personne est morte il y a 200 ans, elle, elle est morte il n'y a qu'un mois dans l'histoire. Il y a déjà des. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est. Tu v a d é b o i l e r le f i m Exactement. Mais c'est un très bon film. C'est un très bon film. Moi, ma crainte. Bah, ma crainte. C'est fort un peu comme terme. Mon appréhension était de. D'avoir toujours en tête que c'était Harry Potter. Ouais, le petit, le petit cute avec ses lunettes et sa petite cicatrice dans le front.、Là. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que si Ratcliffe continue dans cette lignée-là, il va se détacher très rapidement du personnage de h a la vie. Ben,、euh, pour se détacher de tout ça, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle a c o o s、hey、Chris, Ouais, qui a joué tout nu, pis, Ouais, ben, si, ça, ça doit l'avoir aidé à sortir carrément、si、la ça, la je son c o s i m a g i n e que ça ne l'a pas détaché, rendu、ouais. là. <rire> Mais euh, non. Euh, pour ceux qui sont amateurs de films d'horreur, de, fi de, de, de, de, de films de fantômes, mais très gothiques, parce que ça se passe en 1700,、euh, des superbes décors, des images extraordinaires, de très bons comédiens aussi, n'ayez pas peur, Daniel Radcliffe, vous ne le verrez pas comme Harry Potter. Je trouve, j'ai don donné 8 sur 10. Je n'ai pas donné plus pour、euh, une raison simple, c'est que、euh, par moment, Il y a des scènes qui sont très subjectives de, de terreur, si on veut. Pis u Ratcliffe donne pas l'impression d'avoir si peur que ça. Non, mais affronté est vrai, là, il dit a f f r o n t é Voldemort, d e m o C'est vrai, quand i l y a plus de problème. <rire> ben, moi, je me dis, en tant que...、Euh, que Je pense qu'il aurait,、euh, aurait pu transmettre un peu plus de terreur que ça. Puis, il y a aussi le fait qu'il joue un père de famille, mais je trouve que physiquement, il n'a pas encore vraiment l'âge de jouer un père、il、de pas famille. Pas vraiment. Tu s a s bon, c'est deux bémols que j'y ai mis parce que pour le reste, c'est très bon. C'est très, très bon. Et、euh, chose intéressante, ça filme pas nécessairement bien. Ah, c'est correct. Je suis allé voir un autre film aussi.、Euh, je suis allé faire. Un, en fait, j'ai accompagné le Rockmaster pour aller voir un film, une comédie. Je suis allé voir、euh, Le Dictateur. Euh, ça dit rien. Ouais, moi, ça m'intéresse pas vraiment. C'est moyen. Ben, moi, j'ai e pas aimé les Borat. Ouais, moi, je me rappelais. J'me rappelle Au plus bout de 15 de minutes de film-là, moi, je dis non, non, je laisse faire. Puis je voyais que c'est dans la même lignée, fait que je vais passer carrément mon temps. Honnêtement, je me rappelais pas de Borat. Je sais que je l'ai vu, mais.、Euh... T'en dire plus, non? C'est-tu le même acteur? Oh, c'est même lui qui est réalisateur puis il est,、ah, est le scénariste. Non, il m'a passé de moto. Je m'attendais à plus que ça, mais il y a une chose, il y a quelques bons gags, mais vraiment bons, <rire> C'est vraiment un dictateur, là, despotique, mais que c'est du me, myself, and I, puis complètement déconnecté du reste du monde. Puis s'imagine qu'il a le droit de vie ou de mort sur tout le monde, puis il peut faire tout ce qu'il veut quand il le veut, sans aucune espèce de. de, de, de, de, de, de Je d i r a comment je pourrais dire, de conséquence. s C'est pas exactement ça, puis il y a quelques bons gags, je dois le dire, à c e r t a i n m o m e n t d o n n é Mais ça devient un peu gros par moment. Là, Bref, moi, honnêtement, je le conseille pas vraiment. Mais je conseille Woman in Black, par exemple.、Oh, puis、ouais, toi、ça. et moi, conseillons、euh, Devil and s o u l Oh, e oui, oh, oui. Donc, ceci étant dit,、euh, la semaine prochaine, moi, je vais vous parler côté cinéma de John Carter. Euh, que j'ai vu, mais là, je pense que je vais garder la chronique pour la semaine prochaine. Et aussi, je vais le dire immédiatement la semaine prochaine, je fais un spécial. Devine quoi Je sais pas. Ben, comment ça tu le sais Ben, parce que. Ben oui, c'est ça. Je fais un spécial,、tout. je le sais pas. C'est ça.、Non. Je fais un spécial Slayer. Ah, non pas les autres. Ouais.、Là. Du premier au dernier album. C'est bien. Ouais. Mais pour tout de suite, je fais pas de spécial. Je fais une présentation de trois pièces du dernier album. En fait, C'est un des deux derniers albums de Moonspell Alpha Noir. J'ai retiré trois pièces. l a n e dernière, j'en ai présenté une qui était dans, insérée dans un des blocs. Là, je présente trois pièces. Moi, je trouve l'album vraiment, vraiment bon. On va entendre Access Mundi, qui est la première pièce d'ouverture. On va écouter Trope, l, l i c a n t r o p e mais ils l'écrivent L-I-C-K. Ouh, j'ai eu le mot, hein. Et la pièce, ce titre d'album Alpha Noir, Moonspell. p r o n o n ç a r à la québécoise en plus, Alpha Noir, Alpha Noir.、Euh, ouais, c'est un peu.、Euh, je sais pas, là. Non, c'est mais... correct, c'est cool. C'est excellent,、euh, mon cher. Cher Pantin. <rire> oui, Pantin démembré. Effectivement, c'était Moon Spell et la pièce titre Alpha Noir. Alpha Noir. <rire> De l'album Alpha Noir. C'est drôle comme avec,、euh, Fernando le dit. Alpha Noir. Ouais. C'était précédé d'aujourd'hui de deux autres pièces de mon spell, soit l s c a n t r o p e et Axis Mundi. Moi, je trouve cet album-là superbe. On dirait、bon. un mélange black metal, rock,、euh, c'est spécial, hein?、Euh, pas le cas. Pas le cas. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. <rire> non. Non, moi, je, je trouve le vocal. Absolu. Le fardeau, on dirait qu'il est toujours en train de v o m i r Mais il n'est pas content. Est non, pas il n'est vraiment est ça. pas content. f a i t penser au gars avec son hood de char hier chez nous. <rire> son hood de char. Donc,、euh, c'était les trois pièces tirées de l'album Alpha Noir qui est paru incessamment Alpha Noir. sur Napalm Records. J'espère que ça vous aura plu. Cet album-là, selon moi, est un des plus puissants de Moonspell jusqu'à présent oui, c est, c est dans l'ordre. Époque métal, évidemment. Il y, de... y, y avait un côté de, Mo de Moonspell qui me tapait ses nerfs. C'est le, le côté、euh, long et langoureux et、euh, lent. C'était. Si, lent. écoute, on prend l'album Wolf Art, qui est un album qui est majoritairement dans ce style-là. Il y a d'excellentes e s pièces. Il y a de très, très bonnes pièces. Mais, comme j'explique dans une des chroniques, et je pense que c'est même celle-là, non, non, non, non, je ne sais plus ce dans quoi,、euh, où j a je raconte tout le temps plein de conneries, moi, sur ces affaires-là, pareil, de toute façon. Peu importe. Mon côté gothique que j'aimais est comme un est peu、euh, dilué, quoi.、Ouais, o i e n c'est ça. Ce qui fait ben que... Ben, c'est sûr que le côté gothique aussi qu'on aimait, Il s'est beaucoup dilué dans le métal aussi. Ben, il s'est dilué, il s'est effrité. Il y a certains bands qui, dans le début des années 2000, avaient réussi à amener un aspect intéressant. Ben, regarde, tu prends un band comme、euh, The Vision Bleak qui ont amené ça comme à l'extrême où tu as vraiment le côté réellement gothique. Ouais, mais il y a une g i m m i c k qui vient avec ça ouais, qui est, est intéressante a u s s C'est ça, c'est ça. ça. Je pense, pense,、euh, pense à、euh, la formation. Euh, euh, L'album est Beyond the Veil, un album qui avait été assez marquant. Tristania. Je pense que c'était en 2000 ou 2001. Je suis plus certain que l'album Beyond the Veil était sorti. J'avais trouvé cet album-là vraiment, vraiment bon parce que, bon, il y avait un gros côté, q u i s un côté, c e r t a i n c ô t é black metal, mais qui venaient avec un gros côté gothique,、ah ouais. que je trouvais intéressant, malsain. Mais c'était comme Flavor of the Year,、non、cette、ouais, affaire-là. Puis ça a disparu assez, assez rapidement, en ce qui me concerne. Donc, j'avais plus ou moins tendance à réécouter ces, ces bandes-là. Moonspell, j'ai toujours respecté cette formation-là, même, je veux dire, avec les premières parutions qu'ils ont faites. Oh, ils ont toujours fait des bons albums,、là. Toujours des bons albums. J'avais toujours une certaine appréhension de dire est-ce que le côté gothique va être très transpiré. Plus ou moins, dans les dernières choses. dans parution, Mais ce que j'ai cru, en... cru entendre dans celui-là, ils ont un côté pas mal plus rock, Il y a un côté là, rock qui, qui, qui, qui, qui ressort effectivement. Et, Cet aspect-là qui aurait pu être gothique, gothiche, un peu s é v è r s et pas trop, trop. Non, mais、euh, c'est ça. C est c est ça une petite pincée de sel à gauche et à droite, mais sans plus pour ne pas. Il une、accentuer. petite pincée de poil pour éternuer de temps en temps. Oui,、bon, effectivement. C'est toujours, <rire> toujours bienvenu. Un bon éternuement lors de l'écoute <rire> d'album. <rire> Donc,、euh, c'est ça. Alphan Weir. Alphan <rire> Weir. Il est maintenant 20h27. On va aller en pause publicitaire, si tu le veux bien, Sinistros,、euh, avant que tu nous、euh, proposes sa deuxième p r é s e Ben, on va en pause et on rentrera en o m b e Ben, juste avant, je veux dire que. Juste clore la parenthèse cinéma. J'ai vu,、euh, en fait, ceux q u i s intéresse, n t un film de Alien, le Battleship, qui est en salle présentement. Ben, j'ai vu des previews avec l、euh, i a m Neeson. Ça a l'air très intéressant. Ouais, ça a l'air. Ben, assez les previews, c'est ça. Ils sont spectaculaires. Il、euh, y a le film Chernobyl d i a r o n s Ça aussi, ça a l'air cool.、Ouais. J'ai eu u e preview.、Euh... Ça, c'est le 25 mai.、Euh, pour les intéressés, Prometheus de Ridley Scott, c'est le 8 juin. Tu mettras en vedette、euh, No Mirapas qu'on a vu dans、euh, Millennium 1, 2 et 3, ainsi que dans、euh, Sherlock le Holmes. Holmes、euh... Le 2. Le Effectivement. Un film que j'attends beaucoup, moi, c'est Abraham、euh, Lincoln Vampire、K、Hunter, pardon, c'est le 22 juin. Là, j'ai vu les previews de deux films que j'attendais énormément pour l'été.、Ouais, moi, j'en ai vu une, une des deux, puis c'est. Ouais. J'ai vu les previews、euh, de la sortie le 3 juillet, donc c'est、euh, Spider-Man The Untold Story.、Euh, je suis pas sûr. Hein, pas les sûr. previews o f f i c i e l s en théâtre, je ne suis vraiment pas convaincu.、Mm. Et j'ai vu aussi, en fait, je les ai v u s deux fois, les previews、euh, officielles, ce qui est vraiment les bandes-annonces、euh, euh, cinéma. The Dark Knight Rise, le dernier volet de Batman qui met toujours en v e l e t t e Christian Bale, pis là, à date, les p l u s r o s e s m'ont pas convaincu non plus. On verra ce que ça donnera.、Là. On verra ce que ça donnera. Donc, on va aller en pause publicitaire et on revient avec ce pauvre clocheur ici, là présent, qui s'appelle le Sinistre Rose.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 J'espère que vous avez aimé la présentation de Sinistro. C'était court, mais c'était intense. Oui. Ah, c'était pas ça? Ben oui.、Non. On、okay. change de style? C'est rendu à mon tour maintenant. <rire> Vas-y donc, là, qu'on s'en débarrasse.、Me、débarrasser de quoi? Ben, de ta nouvelle présentation là, bon, à l'instant. Bon, bon, bon. bon. Encore que... un fiolave, le docteur. Écoute, ça、sanguin. fait une semaine que tu m'as pas entendu c h i a l e r ou presque. Ok, d'abord. On va l'endurer jusqu'à la fin de é m i s s i o n Eh bien.、Euh... Prochaine présentation d'album. Oui. C'est le nouvel album d'une formation、euh, maintenant légendaire. De Normandie. De, de Normandie, donc de Norvège. <rire> Et j'ai nommé b o r k n a g a r b o r k n a g a r qui nous amène un nouvel album intitulé Hurd. e Qui veut dire J'en ai aucune espèce d'idée. OK. Puis moi, vous avouez que j a i pas cherché. Non, ça t'intéresse pas. Bouf. Hurd. e OK. Ça veut dire Hurd. e On va entendre deux, mais il faut savoir que c'est Wintersorg qui chante là-dessus comme bon nombre d'albums de b o r k n a g a r On va entendre les deux pièces qui ont pour titre Épocalypse, non, Épocalypse, bref. Épocalypse. Épocalypse, merci. Épocalypse. Épocalypse et Roots. Bloody Roots. Non. Non, pas ça, pas ça, pas du tout. Euh, c'est sorti sur Century Media、euh, en mars dernier.、Mm -hmm. Ça sera suivi d'une pièce de Winter Sorg de、oh, 1999,、oui. et pourquoi pas? Et tant qu'à jouer dans le Black p r o g u e machin chouette, ben, on va terminer avec une bonne t o u n e de o p e t t Bon. Tant qu'à voir à la suite des idées. b u a i ouais, c'est une bonne idée ça. Ben allons-y avec b o r t Nagar, avec la pièce Apocalypse tirée de l'album Herd. Go. キュービスカウン、ウェブリースキビスクロスンベリースキービスクロスマュ、ネヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェルヴェ ファレッソンゲーレンアプリリ Smoothie, vous voyez. Laisse-moi donc récapituler ce que tu avais marqué là-dessus, là. Vous écoutez réanimation.、Mmh. Avec bah, vos a a t e r s c t t e réelle p r o g r a n d m o n d e va se réanimer. Avec vos animateurs. Dr. b e n d r a g o n et Sigue Sinistro. <rire> ce soir, nous avons une ligne ouverte sur. <rire> que pensez-vous de cette programmation? <rire> Tout juste avant notre. Et l'écubation r stupide. Nous avons eu droit à Op-Et avec Harvest,、mm -hmm. qui était tiré de Blackwater Park de 2001. C'était sur Music for Nations. Un pur chef d'œuvre. C'est le meilleur album de Op-Et, sans contredit. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est le meilleur. On a eu Wintersorg,、euh, qui veut dire soleil d'hiver en norvégien. Ah oui,、euh, t'as fait des recherches là-dessus? Non, ça, e l e le s a v a i s Ok. Fait, Avec la pièce Svalte Winter. Moi, d'après moi, ça va être du sel d'hiver, ça. C'est du calcium. c'est du calcium, <rire> o u i C'est tiré de l'album Odor Markenson, qui, dois vous le dire, tes bottes sont t o u t s sales. <rire> c'est de la faute à ton fils. c é t a t tiré de <rire> Odor Markenson, effectivement,、euh, de Napam Records en 9 9 Et on a eu.、Euh, Avec le chanteur w i n t e r s o r g le nouvel album de Bork Nagar,、euh, qui n'est pas le meilleur, mais qui reste quand même un des des bons qui ont sorti、euh, selon les. Bon, ben, je t'annonce, j'irai pas écouter les autres. C'est bon. Non, <rire> c'est sûr que ça a changé beaucoup, Bork Nagar, avec les débuts, qui étaient beaucoup plus black metal, avec t e i n t é de folk. Euh, depuis que v i n t e r s o r g est arrivé là-dedans, il、euh, y a beaucoup de progressifs qui sont rentrés et qui sont devenus.、Euh, ils ont même fait un album quasiment acoustique à un moment donné, au milieu des années 2000. C est, c est Qu petit... Quasiment acoustique, ce qui veut dire que leur guitare avait trois cordes acoustiques, trois électriques. Ouais, ben c'est peut-être <rire> ça, genre style. <rire> ils, jouent ouais, ouais, des, ils jouent avec des genres style chainsaw. <rire> ça, <rire> ça je, je colle pas à b o c k n e r Bon, on a entendu d e s pièces Roots et Epocalypse,、euh, c'est tiré de l'album Hurd. De 2012. C'est paru sur Century Media. Moi, j'aurais changé le titre pour.、Euh... Urk, c'est ça. Ouais, c e s a J'ai changé le D pour. un coup. Je l'attendais. <rire> non, mais c'est. <rire> Désolé, qu'est-ce que je te dis? C'est un album qui s'écoute très, très bien, mais c'est sûr et certain que、euh, si vous voulez vous. Écouter quelque chose pour vous brasser la cervelle, c'est peut-être pas l'album.、Euh, non, je conviens d'une chose, Sinistro, c'est que se brasser la cervelle, c'est peut-être pas de convenance tout le temps. Puis il y, y a des bandes qui font, comme r OPF, e entre autres, qui font des, des pièces qui sont beaucoup plus p r o q s beaucoup plus tranquilles. Mais tu、moment. peux avouer que mon b l o c il y avait toute une certaine connotation.、Ah, euh, c'est un b l o c qui se tenait, qui était ça, dans la, ça la même veine. q u se d é p i q u a i t tout s e、oh, Oui, oui, absolument. Absolument, c'est juste que Barknagar, moi,、euh, pas sûr. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui aiment ça,、euh, tant mieux. Si la majorité n'aime pas ça, ben, tant pis pour vous autres. e s t parce moi, que ça tu m'as repassé. Tu m e s repassé e pareil, ça ne me dérange pas, pas. Tant pas pis、tôt. pour moi aussi. Mais ça, c'est des choses que vous allez apprendre en réanimation. Des fois, il、euh, n'y a pas gêne du b r a s aux camarade, vous voyez?、Euh, non! Mais il y en a souvent. <rire> oui. Je voulais juste faire un léger changement. Alors, on peut, revenir de, sur, on peut revenir au cours normal de nos émissions maintenant. Oui, avec Gaëtan Montreuil.、Euh, côté spectacle, t r o i s i è m e m é t a l présente le vendredi 15 juin prochain à l a r é n a de Saint-Boniface. Vous y e z donc, je me suis mordu la langue. Waouh! Qui se situe au 188 rue Langevin à Saint-Boniface, évidemment. Euh, donc, les formations Perfect Murder, White h a l l Misery, Opless Nation Die Young and Pure. Donc, et c'est gratuit, ce spectacle est gratuit. Vendredi le 15 juin,、euh, l'ouverture des portes est à 19h, le spectacle est à 20h, c'est pour tous et c'est gratuit.、Euh, côté spectacle à l'extérieur de la région immédiate mauricienne, doit-on dire, parce qu'on a sûrement des auditeurs qui sont peut-être même d'Angleterre, on sait-on. Mais comme ils ne comprennent pas, ils s'en foutent de Paris.、Uh, for, uh, for all of you. The auditors from Angleterre. From a n g l e t e r <rire> r、euh, Le. Non, ça c'était hier. C'est fini. Ce soir, c'est les formations Aborted, The Headcast et Dark Century au petit campus. Ça a débuté à 20h, donc、euh, si vous n'êtes pas parti encore, bah, ça se pourrait que vous soyez à 20h. Si vous p a s s e z de Trois-Rivières,、euh, l a i s s e z faire. Ouais, effectivement.、Euh, mercredi le 30 mai. Ça, c'est une prochaine, ça. Du s t i l e Genre. C'est Rhapsody of Fire. Sinistros, d'ailleurs, a acheté les billets en triple. Je les ai tous a c h e t é i l s o n tous t a c h e t é Pour ê e sûr u e personne n <rire> Rhapsody of Fire en compagnie de l'hommage à Star Trek Voyager. Ouais. C'est ça, hein? C'est au Club Soda. C'est à, je sais pas quelle heure, 20h e e u r s au coût de 34,79 et, et 39,14 plus taxes pour tous. Billetterie Club Soda. p a r c e que c'était un thème, ce soir-là? sont tout ê b i e mis en clingot. s Ça se pourrait. Into Eternity, Single Bullet Theory et、um, Rickshaw, plus Kakeas, jeudi le 16 août prochain au Petit Campus, 15 et 20 via admission. Oh! Euh, lundi 10 septembre au m é t r o p o l i s Oui, mais c'est parce que les billets sont en vente le 26 mai. C'est Creator et Accept, entre autres,、oh. à, en, en compagnie de Swallow the Sun et un autre groupe qui porte le nom de Invité. Au m é t r o p o l i s 10 septembre à 19h, au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes. C'est pour tous. Ça. ça pourrait être intéressant, ça. Creator, Accept, c'est le même bill. e Creator, je trouve ça bien correct, là. Mais ils, ils m'ont déçu un peu en s h o w Ça se peut. v o u s g é r a i plus pour Accept. Ouais, moi, j'avais Accept, jadis, là, à l'époque de Barcelone. En tout cas, Navigain. Ouais, non, c'était correct, c'était le fun, mais. On le g s Je pense pas aller voir ça, honnêtement.、Euh, par contre, je vais me précipiter pour aller voir Nightwish. Ah, ça, il、euh, n'y a aucun doute là-dessus. En compagnie de c a m e l o t t mercredi le 19 septembre au Cipsum, les billets seront en vente éventuellement sur Ticket Pro. au coût de 50 dollars taxes incluses. Il y a VIP, VIP à la porte le soir du spectacle à 18h au coût de 100 dollars taxes incluses. C'est pour tous. Ouais. e p i c a Hailstorm, i n s o m i u m System Divine et Destiny. <rire> d e s t i n é Potato. <rire> Insomnium, oui, c'est ça. <rire>、ouais. Mardi le 30 octobre prochain au Metropolis au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. Bia VIP à la porte à 5h, 17h, soit du spectacle, au coût de 60 et 87 plus taxes pour tous via Ticketmaster. Bon, OK. On va aller en pause publicitaire si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, on va y aller p a r i s Puis après ça, b e n Du d e b t Ah, non. Ouais.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 Vous êtes assez fou.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89.1. Vous êtes effectivement assez f o u plus précisément en réanimation des Hand e a d Incorporated Shows. C'est effectivement 89.1 FM que vous syntonisez cette extraordinaire émission métal consacrée au ballet jazz. N'est-ce pas, s i n o s t r o u e effectivement. ne m'écoutait pas. b、bon. Oh, je t'écoutais. Ton b a l a i de jazz semblait très intéressant. T'avais l'air très bien parti. <rire> je trouve ça tellement ridicule. Bon, OK. Le b a l a i de jazz b o n non, le b a l a i t tout court? Ben, plus le b a l a i de jazz. La balayeuse. Le b a l a i je ne m'attarde pas à ça. Je... Non, non, garde. c e s pas ça, les petites pitounes le, en t u t et... u Le seul bout de b a l a i que j'ai aimé, c'est le bout qu'on voit dans Top Secret. <rire> ça, c'est le seul <rire> bout de b a l a i que j'ai vraiment aimé. On va entendre la formation américaine de Nader Sadek et la pièce m é c a n i q u c Dollar Tree que l'on retrouve sur le seul et unique album de cette formation, In the Flesh, qui est paru en 2001 sur Season of Mist. J'espère qu'ils vont récidiver. J'espère fortement. Juste auparavant, nous avions Origin et la pièce Consolving Dead. Que l'on retrouve sur l'album Antiti. Antiti, parce que ça, ça, ça, ça brasse Antiti. Oui, Antiti, qui est paru <rire> en 2011 <rire> sur Nuclear Blast. Nous <rire> a o n s Dial et la pièce Sacrifragus, que l'on retrouve sur In, In Their Darkness Shrines, qui est paru、mm -hmm. en 2002 sur Relapse. La très bonne pièce e m o l a t i o n Majesty and Decay, pièce éponyme de, du même album de 2010, Nuclear Blast également. Et nous avions ouvert sur ma formation préférée au niveau、mm -hmm. du. Death Metal, Morbid Angel et Where the Slime Live, tiré de mon album préféré Domination de 1995 sur E-Rake. Ceci étant dit, il est maintenant 21h33 et、oh, l'émission tire à sa fin et c'est évidemment parce que là c'est retour à la normale sinistrose qui conclut cette édition. Ben, presque, parce que j'en ai pour 18 minutes.、Euh Mis e à part,、dedans. ouais,、euh, ok. D'après moi. Alors on... regarde, là,、euh, si, on, si on attend encore 5 minutes sans rien, part, sans rien dire, on va, on va arriver dans le temps. Oh, il est 34, tu devrais être correct.、Ah, on、clair. va être correct, on va être bon. Eh bien, pour conclure cette super émission de réanimation, c'est plate. C'est plate. Je vous ai choisi un bon petit bloc de, de fête-lochette et de petits lutins. Oui.、Euh, juste pour le bon plaisir de son p è r De beau, nain de jardin. De son bon docteur. Oui!、Euh, Oui, c'est pas、ouais, ce bon docteur, oui. Je vous ai choisi un, un bloc、euh, tout à fait euh, typique euh, des pays、euh, scandinaves et pays de l'euro. p e De, de, de, de farfeluterie. De, de, de, de pays vieux. De, de, des vieux pays. Mais qui sont peut-être même.、Euh, pas loin d'être des pays bas, là. b e n presque très, très bas. Je vous ai choisi un bloc de barbares, de. de, de De pur, e、euh, pur barde de leur époque. Bon, eh,、hey, là, là. <rire> comment ça veut un r é p é t e là? Là, ça me rend pas confiant. Pas du tout, ça. Et non, ça va être un bloc de folk metal qui mettra、ah, tant vedette, e、euh, Cruachand d'Irlande.、Ah, On aura Falkenbach de l'Allemagne. Nous aurons Finn Troll、ah, okay. de la Finlande. Et nous terminerons avec Arcona de la Russie. Pfff. Juste du vrai faux, du vrai bon,、là. pas de, de, de, de la fanfanerie r o n n à la e l o u v e t i et compagnie. Là. Là, on a du vrai de vrai. Hey, si tu q u o i Je regarde ça là, puis je t'écoute. Je pense que je vais repasser mon dernier bloc. <rire> Alors, allons-y sans plus tarder avec、ouais. une pièce qui s'appelle I Am Warrior. C'est tiré de Blood on the Black Robe de 2011. Voici c r o t c h a n t t'as raison. Allons-y sans plus tarder que ça finisse. Je <rire> suis pas gentil, go! 21h49, et c'est vraiment la fin de l'émission, ou à peu près. s i n i s t r o c et s moi, hors o n on, d e devrais-je dire. Nous parlions de collection et、ah, de collectionneurs. C'est un... un monde qui fout, hein?、Ah, ben, est fou. C'est dans tout ça. Tu sais, J'ai connu certaines personnes qui disaient qu'il faut être fou pour collectionner quelque chose, oui, mais il faut avoir une passion extrême pour quelque ben, chose. Écoute, t as, t as différents degrés de collection. Tu peux. Tu peux collectionner parce que t'aimes l'objet, parce que t'aimes accumuler ces objets-là, ou, bon, <rire> les, les, les, collectionner, finalement. Mais tu peux avoir des collections qui sont extrêmes de dire que, non, d exemple, on parle de, on parlait de vinyle,、euh, ce vinyle-là, il vaut rien pour moi, ça me prend cette édition-là, patati patata. Ouais, ouais. Ça peut devenir un peu maladif,、oh, ouais, là, tu sais. C'est pour ça que je dis qu'il y a différents là, niveaux. Moi, j'ai été,、euh, été membre d'un réseau de collectionneurs de Beatles oui,、euh, au début de, milieu des années 90. Puis j'ai vu du monde assez, assez, assez crackpot là-dedans. Là. Oui,、euh, je me rappelle que tu m'as compté une passe à un moment donné qui était assez hallucinante. C'était assez pété. J'ai vu des butchers, des vrais butchers.、Ouais. J'en ai, ai,、ouais, ouais. ai vu passer.、Euh, J'en ai vu passer. J'ai vu la première série de figurines Beatles. De 1964, c é t a i t épouvantable, ça vaut 10 000 C'est incroyable. C'est débile. Moi, en 1993, j'ai ach acheté la série 1993, puis ça m'avait coûté 250 Puis aujourd'hui, ça vaut quoi d'après toi? Ouais, ça vaut, vaut peut-être 800, 900,、ah, peut-être、ouais. 1 000 m a i tu vois, moi, étant kid, les choses que j'aime encore faire, à l'époque, il y avait une, une compagnie spécialisée dans les,、euh, les maquettes à coller. J'ai、ouais. une maquette plastique qui s'appelait Aurora. Qui se spécialisait principalement dans les monstres、euh, qui étaient de l'Universal.、Oh, ouais, j'en ai vu, je suis où, il me semble, de tout ça? Je les ai encore.、Ouais. Chose que j'ai achetée quand j'étais kid, à l'âge de peut-être 8-9 ans, là,、mm. qui, je me rappelle très bien, à l'époque, valait 5、là. Ça、l、vaut plus que ça aujourd'hui. Ben, écoute, j'en ai vu,、là. moi j'ai encore les miens, d'origine. là. Euh, j'ai pas t o u s les boîtes par contre, mais il y en a que j'ai l e s boîtes. On parle des affaires de 12-1500$. Bien, rien r i e n pour te、oui. dire, à un moment donné,、euh, si、on parle de 1996 ou,、euh, non, 1993 ou 1994.、Euh, J'avais acheté une vidéo cassette. C'était、euh, le, le périple des Beatles、euh, en, en, en, aux États-Unis.、Okay, ouais. Qui passait à Sullivan. Oui, oui, oui. À l'intérieur, il y avait une petite carte que tu remplissais. t envoyais un, un mandapost t de 10$. Puis il te renvoyait un stand-up des Beatles, Grandeur Nature. Ah oui. Quatre, euh, tu serais 6 pieds 4. T'es-tu sérieux? Oui, oui. C'est une espèce de, de, de、oh, gros, oui. gros carton qui te、oh, t r a i Oui, comme tient, on voit dans les clubs vidéo, c'est c h o u e s l à Il te、ouais. l'envoyait. Ça arrivait à UPS. Ben, moi, quand j'étais là, un, un conventum à Québec, c'est à Roussaint-Arne à Québec, je m'en rappelle très bien. Il. Le... Deux, trois mois après que je l'ai reçu, que j'avais payé 10$, ben, il y en a un qui a vendu le sien 550$ sur place,、eh、là. Ouais, ouais, ouais. a i s e ça, ça a pas de bon sens. Ah, t s a c'est, écoute, les comic books, ces trucs-là, les, les, les, les, les, u、euh, les s u p e r h e r o s de Marvel, par exemple, au DC Comics, tu te ramasses avec des,、euh, des, des, des, des, des premières éditions, des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exemple, de, de, de, de Captain America, de, de, de, de, de Iron Man, de Thor. Ah, ouais, ouais, o u i s s t'as ça, regarde. Là, regarde ju juste les cartes. J'ai des cartes Beatles, moi j'avais acheté le, la, la boîte au complet. Oui. Le kit au complet. J'ai toute la collection. Il me manque deux cartes gold que j'ai pas. Oui. Il y a quatre cartes gold, j'en ai deux, il m'en manque deux. Si j'avais les quatre cartes gold, là, mais j'en ai pour 15 000 Incroyable, hein. Là, juste parce qu'il me manque deux cartes, là, ça, ça vaudrait t peu 1 000 C'est ça. Oui. Tu s a c'est fou, là. Non, non, c'est ça de même. Mais c'est la beauté de la chose.、Là. D'être collectionneur,、hein? parce que dans le fond, tu peux le faire pour toi ou tu peux le faire dans le but de faire du profit. Moi, personnellement, c'est dans le but de non, faire plaisir monde, à moi. C'est ça. Que ce soit au niveau de la musique,、euh, oh, voilà. livres, des l i toute façon, limite, moi, mes, mes collections, moi, ça se limite maintenant au niveau de la musique. J'aime acheter des vinyle. s Je vais plus fou a v e c ça. Là,、euh, là. Moi, j'ai tendance à virer fou pour certaines choses là, <rire> qui me tiennent vraiment à cœur, mais beaucoup plus c o n t r ô l é s qu'à une certaine époque. Ce que tu dis à un moment donné. <rire> faudrait pas que j'aille beaucoup d'argent parce que ce serait dans les guitares que je vais faire. Oui, tu m a v i s déjà parlé. Oui, il y aurait quelques modèles intéressants. Et... Tu sais, quand tu dis, Et... mettons, là, la, la Gibson Les Pauls, la Cherry s o u n d b u r s t même、ça. année, puis même modèle que celle de Jimmy Page, p u c'est 125 000. Là, non, là, t as、ça. besoin de v o u v o i r l collectionner. Là, ouais, p e u t t ê r e j i r a i s peut-être pas à ce point-là. Mais ça mais peut aller j i r a i s me chercher le modèle similaire. Oui, a s c'est sûr. Bref, c'est un bien beau monde que celui du collectionneur. Et... Mais ceci étant dit, nous allons aller vers notre dernière pièce de la soirée. Bien, on a entendu、euh, trois pièces、euh, de, de vrai métal folklorique, parce que il y a, selon moi, il y a du métal folklorique un petit peu plus bonbon. Mais ben,、oui. ça, c'était du vrai, du vrai,、euh, non, correct, du vrai oui. stock de, de, de, de, de, de trolls, de, de vikings. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Euh, on a entendu f i n Troll avec、euh, Fiskarens Fiende、euh, qui est tiré de l'album Nat Fod de 2004. <rire> J'ai connu f i n Troll avec cet album-là, Nat Fod, et la pièce à t r o la Marenne.、Euh, J'avais vraiment allumé là-dessus. Je trouvais ça vraiment trop cool. Le, le vidéoclip était vraiment,、euh, vra vra vraiment super.、Mm -hmm. euh, on a eu f a c k e n b a c k avec、euh, Roman Land、euh, tiré de l'excellent album m i r a l d i n g de Fireblade de 2005. On a commencé avec、euh, des Irlandais. c r e Chan, qui nous font vraiment un mix,、euh, mix gaélique、euh, et métal、euh, avec la pièce Siam Warrior. C'est tiré de Blood on the Black r o a e de 2011. C'était sur Candlelight Records. Et on va finir avec le groupe pionnier, phare et、euh, celui qui a vraiment starté tout le bal、euh, du, du vrai métal folklorique. C'est、euh, les Russes de Arkona avec、euh, Saffront, Man, Saffront Woman、euh, Macha. Alors, allons-y avec la pièce Sokolo Navi sur l'album Goy, Rod, Goy de 2009. et C'est sur Napam Records. Alors, on se retrouve vendredi. Oui, en rediffusion vendredi. Ré -diffusion. Effectivement, à partir de 20h, réanimation sur c s t Fou, 89.1 FM. Alors, si vous êtes mardi, on se dit à vendredi. Si vous êtes vendredi, bien sûr. On se dit à mardi. mardi. <rire> oui. La semaine prochaine, je vous rappelle que je ferai un spécial Slayer. Sinistro sera probablement des trucs à vous présenter. Donc, d'ici là. Go!